Radyo Havan Zaman Tüneli'nden hepinize merhaba diyerek dinlediğimiz ilk parça ile ki aç parantez Charlie Parker seslendirmişti kapa parantez programa başladım. Bu hafta çalacağım tüm parçalar şayet dinleyen birileri varsa ve onların içinde de kendini şu koskoca dünyada kaybolmuş hissedenlere atfedilmiştir. Yani yaslayın başınızı bilgisayarın monitörüne kapatın gözlerinizi. Sonrası mı? Sonrası tabii ki yok. Teknolojiyle sınırlıyız. Sıradaki iki parça Joe'da senden geliyor. İlki Le Jardin de Luxembourg, akabinde de Le Tendien'i dinleyeceğiz. Le Jardin du Luxembourg. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu. Il y a des enfants qui courent et des failles qui tombent. Il y a des étudiants qui rêvent qu'ils ont fini leurs études. Et des professeurs qui rêvent qu'ils les commencent. Il y a des amoureux. Ils remontent distraitement le tapis roux que l'automne a déroulé devant elle. Et puis il y a moi. Je suis seul. J'ai un peu froid. Encore un jour sans amour. Encore un jour de ma vie. Le Luxembourg a vieilli Est-ce que c'est lui Est-ce que c'est moi Je ne sais pas Encore un jour sans soleil. Encore un jour qui s'enfuit Vers le sommet, vers l'oubli, une étincelle évanouie. Insyurbe la trace que j'ai mais pas toujours Douleur de plus, loin de toi. C'est vrai que bien ma vie continue je vais que comme... I'm À moi, un grain de folie qui n'a pas poussé, qui n'a pas pris Dis-moi ce que j'ai fait de ma vie Dis-moi ce que j'ai fait de ta vie Je voulais que tu vives ma vie Toi, tu voulais vivre ta vie J'avais à moi un grain de bouteille Que j'ai laissé germer à côté Dis-moi ce que j'ai fait de ta vie Dis-moi ce que j'ai fait de ma vie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 Il y a un siècle, il y a une éternité. On ira Où tu voudras, quand tu voudras Et l'on s'aimera encore Lorsque l'amour sera mort Toute la vie Sera pareil à ce matin Aux couleurs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 Land Bir bridge's class'ı ile zaman tünel devam ediyor. Too much heaven. Şimdi dönmeye başlayacak 45'liğin sanırım bu programda en az 5-6 kez çaldım. Dinlemekten bıkmadığım bir Django Ben klasisi. Je sais. Quand j'étais gosse, comme trois pommes, bien fort pour être un homme. Je disais je sais. Je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas. Et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris... que j'ai appris, ça tient en trois, quatre mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant le soir de tristesse mais jamais un matin de tendresse Toute ma jeunesse j'ai voulu dire je sais seulement plus je cherchais et puis moi je savais Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge Je suis encore à ma fenêtre regarde et je m'interroge maintenant je sais je sais qu'on ne sait jamais la vie l'amour l'argent les amis et les roses on ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses c'est tout ce que je sais message le sait Sırayı Shirley Bassey'e bırakıyorum. O da çok bilinen bir parçayı seslendiriyor. Evet, My Way ve Shirley Bassey. And now the end is near And so I face the final curtain My friend, clear my case of which I'm certain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 My Şimdi dinleyeceğimiz parça Carlos Robin bestesi, Eleni Elias seslendiriyor. Have Insensitive. <gülüyor> star stars. them. Birden fark ettim ki gençliğimden kalan, yani hüsranla biten bir aşkın sonunda dilime dolanmış parçalanan bir inatla çalmamışım. Evet, bu sefer karşınızda George Mustaki var, Lometek. Avec <gülüyor> ma de de de grec, et mes cheveux quatre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 Que nous vivrons à en mourir. İtalyanca parçalara devam ediyorum. Mina söylüyor. ki, novita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 Şimdi sırada Richie Poveri var ve Kozasey. Ve belki de senin karakterimim olabilir ki beni aşık ettiğin. modo un po' infantile e non in crescere che mi fa Cosa sei cosa sei non lo sai neanche... Daha öncekiler kadar eski olmasa da sırada bir şiir parçası var. Dove la To hold you in my arms I want you near me Come to me baby Don't keep me waiting Another night without you here And I'll go crazy There is no other There is no other No other love can take your place Or match the beauty of your face I'll keep on singing till the day beauty of your face I'll keep on singing till the day Az kalsın Mina'nın Giorni parçasını atlıyordum. Hani kısa pantolonlu dönemlerimde sözlerini ezberleyip İtalyanca konuşuyormuş gibi yaptığım dönemlerden kalan parçalardan biri Giorni. Siz de deneyin. Ancak denediğiniz yer Roma olmasın çünkü bu işin büyüsü size cevap verdikleri anda bitiyor. Söylemedi demeyin. Mina ve Giorni. <gülüyor> Giorni io e mi ricordo la grande collina com'era verde la vigna e quel tacco che ho perduto io e tu ridevi rubavi ci legge le nostre labbra accese una cosa sola İzlediğiniz Yine çok eskilere şu elini tuttuğumuz her kızı sevgilimiz sandığımız dönemlerden kalan bir parça ile zaman tüneli devam edecek. She is my girl. She is my girl when the sun Share everything we have. We have sadness and happiness, oh darling. Ooh, we cry and laugh every time. We love all the love we feel, and we feel all the love we make. Bir Marie Lafore buldum. Kayıt kalitesi çok iyi. Laplace. Gelecek çarşamba yine aynı saatte. Tabi mikrofon başında bana. Bilgisayar başında sizlere bir şeyler olmadıysa şayet. Program kapılarını yine aralayıp zaman içindeki yolculuğuna devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.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 tüneli hazırlayan ve sunan Nihat şarda.